Mais la finale, qu'en penses-tu Dis-le moi, même si je ne suis qu'un bon cheval ou un gros bourrin, tu as le choix d'un air droit, c'est brutal, évoluant des trois qui sont la bière et l'animal, les tacles et la mauvaise foile, c'est ma tournée générale. Qu'est-ce que tu vois de l'horizon, du fond de cale, du sang rival ou de la badoise C'est bien que tu sois à la finale, dans les vestiaires pour une fois, car si j'ai joué vraiment si mal, c'est que je voudrais encore une fois retour. Les miroirs, étouffer les sirènes Pour ne plus te revoir Espérer qu'ils reviennent T'attraper la mâchoire Pour que ta peau devienne plus douce Que ta mémoire, toujours chaude de Sans mâleine Fais comme si j'étais en sueur Fais comme si j'étais bien meilleur Fais comme si j'étais en Comme si j'étais bien meilleur En sueur En sueur Tu sais, c'est con, les jeux de balle Quand on est à trois y en a toujours un qui touche que d'alors Or, mais peut-être des bouts de croix Je ne suis qu'un bon cheval Ou un gros bourrin Tu as le choix Un ailleurs droit C'est brutal Évoluant On Des trois qui sont La bière et l'animal Les tacles et la mauvaise foi Mais pour les coups de pied Les étoiles Oh pour ça je suis le roi Quand je m'achève Sur les comptoirs Comme une grosse baleine Qui attend sans trop y croire Qu'un jour tu lui reviennes Qu'un jour tu lui déclaires Tu joues pas si mal quand même Qu'un jour tu lui déclaires Tu joues pas si mal quand même si j'étais en sueur vu si j'étais